Et les deux heures de musique, pas comme les autres, comme tous les dimanches, ça commence tout de suite. On accueille dans le studio,、euh, mis à part、euh, moi évidemment, derrière les manettes. On accueille, allez, on va commencer, on va pas être galon aujourd'hui, on va commencer par,、euh, par les hommes. On commence par Sylvain. o h c'est pas jalouse, toi, la petite anglaise là-bas. Comment ça va Ça va très bien, et toi T'as la forme Bien sûr, ouais, comme d'habitude. On va te monter un petit peu ton micro. Oui, parce que c'est vrai que t'es un petit peu faible, toi, quand même. Ça va mieux? Allez, vous avez passé un bon week-end? Ouais, ensoleillé, très très bien.、Euh, génial hier.、Hein. Ouais, parfait. Ça f a i s t un petit moment qu'on n'avait pas eu、euh, du soleil comme ça. On une, tient、euh, le bon bout. o、ouais. ouais, Une a i s u journée quasi、euh, printanière hier, ça fait,、euh, mm -hmm. ça fait du bien. voilà. Sarah, t'en as profité pour faire un petit peu de ménage et tout? Ouais.、Oh, ouais. <rire> Je vais te dire une phrase en anglais à fond. <rire> Bon, ça commence bien, ça commence、cool. bien. Allez, génial. Bon, allez, au programme de la b e l l Rock ce soir, comme tous les dimanches, évidemment, beaucoup, beaucoup de nouveautés. Et puis, je vois que dans la playlist, il y a quelques petites、euh, raretés, quelques petits trucs anciens qui、mmh. se sont glissés comme ça. Ça fait plaisir aussi. Et puis, on fera évidemment un retour sur le concert d'Alistair. Tiens, mardi dernier. Pourquoi、euh, pas Puisque pas d'extrait、euh, Universal qui avait、Et、dit non à la captation. Donc,、euh, bah voilà, bah, pas de promo pour Alistair, ça lui apprendra. Et puis, quoi que lui, il est même pas au courant. Je suis non, sûr i l est pas même pas au courant. Pas non, au courant. non, non, mais pour une histoire. De droit, enfin bref,、euh, le département légal qui s'y est mis un petit peu dedans, et puis voilà, ça arrive, c'est comme ça. C'est comme ça. Ça va pas nous empêcher de, de faire un petit compte rendu quand même, et puis on fera un compte rendu évidemment sur、euh, bah, tiens, les victoires de la musique quand même, hein, un petit aller-retour、ouais. dessus.、Mm -hmm. Ça s'est passé、euh, hier soir, c'était en direct sur、euh, France 2, et puis évidemment, on, vous avez promis une interview avec un groupe de fous,、euh, <rire> un de groupe de Nashville、fou. qui s'appelle Black Diamond e v i s tout ça, ça arrive au cours des deux prochaines heures. Sinon, bah, beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveautés. Comme celle-ci tient sixième album de la chanteuse de country rock américaine, elle s'appelle Neko c a s e case Dans la Bell Rock sur Virgin Radio, Rwanda's Tornado Loves You, premier extrait de son nouvel album. On vous le disait, un album qui c'est le sixième album hein, pour、euh, cette sixième,、ouais. chanteuse de country rock américaine qu'on aime bien. Un album qui va s o r t i r la semaine prochaine.、Euh, Sarah, l'album s'appelle Middle Cyclone, c'est ça? Middle、oui, euh, bon, c est, c y Oui, n e o et bon, c'est une fille qui est vraiment la tête sur les épaules, j'ai l'impression. Ah oui, elle est elle a, excellente. Elle aime bien euh, contrôler euh, tout ce qui tourne autour d'elle. Elle a Pas、peur a s p de dire des choses comme ils sont, et、euh, en fait,、euh, elle a même dit non aux certains majeurs parce qu'elle voulait pas signer avec eux. Parce que pourquoi, pourquoi, pourquoi elle n'a pas assez de. Contrôle sur sa, sa créativité. Exactement. Vous le gardez.、Ouais. a i c o Neko Case, hein, qui s'est fait connaître pour ses travaux en solo, hein, mais aussi pour、euh, sa collaboration, puisqu'elle tourne souvent avec、euh, un groupe canadien qu'on aime bien qui s'appelle The New Pornographers.、Euh, que que peut-on dire sur cet album, Sylvain, qui a été enregistré en, aux, aux USA hein, Ouais, il a été enregistré à Tucson, en Arizona. d o n C'est c、hey. le fief de Calexico et de Giant s a n Ils ont participé d'ailleurs aussi à l'album. Ouais, 15 titres sur cet album hein, qui s'appelle donc m i d Cyclone, on vous rappelle que ça sortira la semaine prochaine. Deux reprises sur l'album Don't Forget Me, d'un certain Harry n i l s s o n et Never Turn Your Back on Mother Earth, qu'on aura l'occasion d'écouter la semaine prochaine, sûrement. Une reprise signée des Sparks. Voilà,、mm -hmm. on vous rappelle qu'on a plein, plein, plein, plein de nouveautés. Des trucs, bah tiens, on va rester du côté des, des USA, justement, avec 5 New Yorkais qu'on a découvert en 2007 et qui vont sortir bah, ce mois-ci aussi en mars.、Hein. Un en premier, mars, album, ouais. Ouais, premier album qui s'appelle Technical. r Nicolas Elf, qui eux sont-ils Bah C'est Harlem Shakes. C'est le souffle des grands espaces, voilà. Morisset avec w h e n a Lies c p o k e to Carol. Aurait-il eu la même idée que, bah tiens, que, que Neko Kays d'enregistrer à Toxon Ça sonne un petit peu Ou alors peut-être i l a. Mexique Peut-être i l a trop écouté Charlie Winston un petit peu. Peut-être, p peut e u t On ne sait pas. Wanna Is hier soir, tiens, on、ouais. y reviendra. Hein, ça g a l o p a i t dur sur scène, attention. <rire> il n'y a pas eu n a c c i d e n t d'ailleurs. Morisset, donc trois ans depuis son dernier album, l'ex-chanteur des Smiths de retour avec un n e u v i è m e album solo qui s'appelle Years of Refusal. Savez-vous i que le chanteur Morisset va quand même avoir tout de même 50 ans cette année C'est、euh, mm, oui, impressionnant. Il se porte bien.、Wow. De quoi Il se porte bien Ah Il se porte bien, o u a i s ç a plutôt、euh, pas mal.、Ouais. Mais c'est dingue parce que dans les paroles, il dit comme si j'étais né en 1975. Il dit ça dans la, dans la chanson,、là. Voilà, voilà. D'accord. C'est 50 ans.、Jeune. 50 ans, en tout cas,、euh, deux dates seulement en France hein, pour aller、euh, applaudir, puisqu'il était passé du côté de Clermont. C'était l'année dernière, il me semble. Cette année, il faudra aller du côté de Paris, ça sera le 2 juin, ou à Lille, le 3 juin, deux dates seulement Donc pour、euh, Maurice en France.、Euh, bah, dommage.、Hein. Alors,、euh, l'album Years of r e f u s i a l moi je l'écoutais, vous l'avez pas écouté Non, encore, euh, c e s t pas l'album de, de l'année, bien loin.、Euh, au contraire, mais、euh, si vous êtes un petit peu、euh, comme moi, fan de, des Smiths et de m o r i s s e y en général, c'est le genre d'artiste où il y a toujours un petit peu d'anticipation quand même. Parce que c'est vrai que quand on aime bien la voix de Morisset, on aime bien. Alors c'est toujours un、ah, petit peu t t i p e tristouné hein, quand même. Elle est sympa la chanson.、Là. Mais celle-ci est pas mal. Il、ouais, y en a deux, trois qui sont plutôt sympas. Le reste, c'est un petit peu du remplissage hein, quand même sur son programme. Carré Ah non, mais il faut le dire.、Oh, hein, faut ah, le dire allez, allez. Attends, on a eu une conversation hors antenne sur les victoires de la musique. tout à l h Et u r e e c'était moi、euh, qui étais hein, méchant. Alors attention, voilà. <rire> Maurice, et non, non, c'est pas trop mal. Cet album, Years of Refusal, je croyais, j'ai cru voir d'ailleurs sur l'internet, sur son site, qu'il en est particulièrement fier de cet album. C'est apparemment un de ses plus、euh, réussis. Moi,、Elle、je dis pas que, que c'est du remplissage. Moi,、ouais, il y a un petit peu de remplissage sur cet album. En tout cas, il <rire> y a deux, trois morceaux qui sont、euh, franchement pas mal, dont、euh, celui-ci. Tiens, qu'on s'écoute tout de suite.、Euh, Something is squeezing my skull. Au moins, ça, c'est fait. Voilà. Dan Deacon dans Label Rock, l'émission qui, bah, des fois, qui débouche un petit peu les oreilles comme ça.、Euh, Red F, c'est tiré du prochain album hein, qui va sortir fin de ce mois-ci, fin mars. Nouvel album donc pour un artiste américain qu'on avait repéré en 2008. L'album s'appelle Bromst. La date exacte de sortie, c'est le 24 mars sur un label américain qui s'appelle Car Park Records. Vous l'aurez compris, expérimentation électroacoustique. Pousser aux extrêmes. p a fête des grands-mères, très très bon titre, bien choisi, e Exactement, je vous remercie. Et <rire> voilà, du coup, il y, y en a un petit peu moins sur Terre. <rire> en tout cas, en Cet a i t e u r En fait, le, le prochain morceau, c'est pour, pour ça Dead on Arrival. <rire> Et、eh、oui, on a un petit peu d'humour、euh, comme ça ce soir. Bon, c'est pas grave.、Euh, ah, l'album de Dan Deacon, sinon, hein, si vous aimez un petit peu de, de bruit, c'est vachement bien. 70 minutes comme ça, avec moins d'ordinateurs, beaucoup plus d'instruments.、Ah. Un son bien plus riche. Et j'avais marqué plus d a n s a n t e t plus intense. Je pense la preuve sur ce titre Red F qu'on vient de s'écouter.、Mmh. Mais on... j'ai pas beaucoup écouté d'instruments conventionnels. Non, pas celui-là encore. Non. Non, mais attends, il y, y a 70、ah, minutes sur l'album, s y l v a D'accord. Voilà, celui-là. Très très très bon titre. Très bon. Merci. Si, au moins une personne qui me défend. Si, si, j'adore. Ça m a faisait mal. J'ai oublié de dire ç Il y a des fréquences là qui. Aïe Ouais, je pensais que tu allais lâcher le casque un petit peu plus tard dans l'émission, mais bon, pourquoi pas. Tu, tu je ne l'ai pas lâché. Peu, ça, ah, tu l'as pas lâché, lâché. Je ne l'ai pas lâché. Je ne l'ai écouté p a r la tête et pas les oreilles. D'accord, ok,、voilà. très bien.、Ouais. Eh bien, on va calmer un petit peu le jeu, hein, Sylvain, puisque tu nous emmènes du côté de la Suède maintenant. Oui, avec un artiste donc, qui est basé à Stockholm et qui se fait appeler、euh, Melpoméné, en référence à la mythologie grecque.、Mmh. Ouais, puisque m e l p o ça veut dire quoi Alors, Ça veut dire, c'est le nom d'une muse qui se bat pour la musique et la tragédie. Waouh,、wow, tout, tout un programme.、Ah. Comme quoi, un、mmh. petit peu de culture hein, dans cette émission de temps en temps, ça fait、on、du、essaye. bien.、Ouais. On essaye, on essaye. En tout cas,、euh, dernier album donc, pour Melpo Mene qui s'appelle Bring the Lions Out. C'est son deuxième album. Hein, cet artiste suédois,、euh, t'avais marqué dans tes notes pour les amoureux de pop mielleuse et très sucré. Toujours d'accord、mmh, Moi,、ouais. Non, c'est un disque que j'ai adoré. C'est un disque que j'ai adoré. D'ailleurs, c'est la dernière. C'est du... la dernière. Ouais. Ouais, elle tue, o、ouais. Bon, très bien. Encore pour les mamies, hein, donc, hein, Sarah, tu disais.、Hein. Dead. On arrival ah Ça leur fera moins <rire> mal, déjà <rire> ça l e un r fera m o i s mal déjà un petit peu plus calme. Allez, Mel Pomenez tout de suite sur le 89K Dead on Arrival. I'm not Chouettes albums de pop hein, qui nous viennent de la Suède. Melpo Pené, deuxième album, donc Bring the Lions a r t pour commencer. Et puis à l'instant, Lonnie d e r sur son troisième album qui s'appelle d e r John, un autre Suédois, hein, chanteur, auteur, compositeur et multi-instrumentiste. C'est、mm -hmm. bien ça, vous, ça vous plaît ou pas C'est très,、ah ouais, euh, oui, très, très épique hein, comme, comme son en tout cas. Euh, quelques extraits qu'on a balancés au fur et à mesure des dernières semaines de la b e l Rock. 11 titres hein, sur cet album qui s'appelle Dear John avec une, une anecdote, Sarah, non Une explication bah, Je sais pas si c'est vrai pour lui, mais bon en anglais, si on dit qu'on t'envoie une lettre Dear John. Ah, fais attention, hein. Parce que bah, Ça veut dire que c'est ta copine qui t'écrit en disant Chérie, je t'aime toujours, c'est pas toi, c'est moi, mais.、Euh... Ah, d'accord, je vois le genre、ah, okay. tu... ouais, là. C'est une lettre de laisser tomber. quoi. Ah, d'accord, ok, dire、ouais, John.、Oui. ok. D'accord, très bien, Sarah. p o u t q u o i Nous, on ne veut、La、pas、culture. le laisser tomber, hein, cet album. C'est bon, hein On ne veut pas le laisser tomber cet album、bon, en tout cas. C'est un peu différent. Parce qu'il s'appelle Dear John, mais c'est le genre de truc qu'on va réécouter pendant plusieurs semaines. On、Bien. va laisser tomber la musique pendant quelques secondes, puisque je sais que ça va faire plaisir à pas mal d'auditeurs qui jonglent entre eux, écouter la Belle Rock et s u i v n e un petit peu les résultats du foot pour vous annoncer que <rire> bah, ça joue du côté de,、ouais. de Monaco. Et tu vas être content, Sylvain, puisque Saint-Etienne mène pour l'instant deux buts à un à Monaco. Ouais, il faut、euh, se méfier. Je viens、faut、de regarder faut ça faut sur, prudent, le, sur le site de l'équipe, c'est à la 70e minute. Donc non, voilà. Il ne faut rien lâcher. Il faut rester concentré. Exactement. Marseille aussi qui est en train de s'imposer au camp 1-0. Et Paris Saint-Germain qui est en train d'écraser Nancy 4 buts à 1. Et Bordeaux qui remonte un petit peu la, la p e n t e puisqu'il <rire> gagne 1-0 contre Lorient. Voilà C'est pas,、ouais, pas gentil. ça p o u r quoi C'est pas gentil. ça Imaginez, il y a plein, plein de personnes dehors qui, qui sont en train de dire、oh, J'écoute la Belle Rock parce que je peux pas regarder l e télé, je peux pas voir les résultats. Ouais, le, résultat, le, le résultat Saint-Etienne, c'est pas du sport, c'est de la culture. <rire> ouais, non, mais voilà, c'est comme ça. Il faut s'intéresser au local, c'est tout.、Hein. Bah oui, mais bon, imagine. Tu vois pas le match, tu vas le regarder plus tout à l'heure maintenant. Non, c'est le rôle de, de la radio et... d'informer a r i s t e、oh. Exactement. <rire>、ah. Allez, on vous tiendra au courant. Aidez-moi! Aidez-moi! <rire> On vous tiendra au courant à la fin du, du match hein, pour savoir si、euh, Saint-Etienne a réussi à garder cet avantage ou pas. On、ouais. retourne dans la musique parce que c'est vrai que ouais, la Bell Rock, c'est deux、ouais. heures de musique, pas comme、mm -hmm. les autres. Il、euh, y a un label anglais qu'on adore qui s'appelle Stolen Recordings, un album qui nous a amené, entre autres, et fait découvrir Pete and the Pirates.、Mm -hmm. e t ben, on... nouvelle signature, tiens, sur ce label. Des autres anglais, un groupe qui s'appelle My Sad Captains, premier single tiré de cet album. Le premier single va sortir début avril, ça s'appelle Change of Scenery. Et si vous aimez ça, e t ben, rassurez-vous. Il y a un album qui arrive qui s'appelle Here and Elsewhere, mais ça sortira pas avant fin mai, donc、euh, voilà. On a, mai, on a le temps, on a le temps, on début mai, mais bon,、on、avec mai, le petit、quoi. décalage, tu、voilà. sais, le, hein, entre l'Angleterre et la France, ça, <rire> ça sera on l'aura peut-être avant l'été. <rire> My Sad Captains, tout de suite dans la Bell e Rock. Change of Scenery. My、Sad Captains, nouvelle signature donc Change of Scenery pour le label Stolen Recordings. On vous rappelle que ce single hein, va sortir début avril pour、euh, l'album Here and Elsewhere.、Euh, bah, ça ne va pas sortir avant début mai.、Voilà. Et puis à l'instant, trois hommes et, et une fille qui se font appeler Soft Boiled Eggies. Ça, ça, ça, ça sonne English Breakfast un petit peu quand même. Bah, non,、euh, aussi, il faut penser qu'au Etat Unis, il faut savoir comment commander tes œufs. Parce que Bah C'est ici、euh, avec les steaks c et s un point, saignant, machin. b a h Etat-Unis, c'est comme ça pour les œufs. Ah oui, tu peux choisir vrai e u x Tu vraveur. es obligé. Sinon, le garçon, il est là,、vraveur. oui, les œufs, oui, mais comment、euh... Et si tu dis rien, il arrive comment Ah non, il te demande systématiquement. Et, bah, et systématiquement, c'est comme en France avec un e steak. Tu peux pas commander un e steak sans dire saignant, n point, machin. Comme e s t c les œufs, on, on est à uni. D'accord, à point, moi. J'ai trouvé que c'était bien ce petit morceau-là. Only,、uh, ouais, uh, uh, voilà. <rire> <rire> Love only Loved at Night. e a r t darling. o Only Loved at Night, c'est、euh, tiré d'un mini-album qui est sorti、euh, l'an dernier sur un label anglais, il me semble, qui s'appelle Upset the Rhythm. On vous le disait, hein, ils sont quatre.、Euh, Janet Kim, hein, la chanteuse qui est d'ailleurs assez connue dans le milieu underground de Los Angeles, car elle s'occupe d'une galerie d'art, d'un label, d'une école de musique. Puis, euh, non, elle, euh, voilà, ouais, c e Non, l e Voilà, c'est sympa. Soft、mmh. Boiled Eggies. Aussi sympa, Sarah, c'est ton coup de cœur de la semaine. Un groupe qui s'appelle The School. The School, bien sûr. Donc là, je vais mettre ma voix de prof.、Euh, oui, c'est cette galois de Cardiff qui、euh, qui fait beaucoup de musique.、Euh, Qui nous fait penser d années 60 et vraiment les groupes de filles, tu sais. Ouais, c'est très、euh, marshmallow quand même, c'est très.、Euh, <rire> un petit peu comme、Biddy、ça quoi.、Boop. Voilà, c'est un ouais, petit peu、voilà. comme ça quoi. En tout cas, ça colle bien à l'image du label hein, puisque c'est sorti sur、euh, le label Elephant Records qui est un label de pop par excellence quand même. Espagnol! Ouais, tout à fait ouais. ouais donc gallois, espagnol, pourquoi pas? o a i s pourquoi pas, on les met on tous ensemble、ouais. Bon,、euh, c'est sur un Maxi, Sarah? Un、euh, Maxi qui s'appelle Let It Slip. Et comment ça s'appelle le titre de la chanson? All I Wanna Do. Ouais, rien à voir, c'est pas une reprise de c h e r y l c r o w Attention, non. Non. je te vois en train de te ranger les ongles en disant <rire> Oh non,、voilà. non, non, non, Il non. i l é t a i t prêt à partir là.、Hein. Ouais, là,、ouais. ouais, presque. <rire> Allez, non, on se fait une petite sé série Chubadoua un petit peu. Chubadoua. Voilà, Chubadoua dans la Belle Rock. Allez, de school tout de suite. All I Wanna Do. To go to You're my big sister, and I think I'm mad. Go, go, dance a make my, my, my big sister. Go, go, dance a make my big sister. Go, go, dance a make my big sister. Go, go, dance a make my big sister. Go, dance a make my big e r Ah, je crois que la série n'était pas trop mauvaise là, pour les mamies, non Ça allait. Ça allait, ouais. Will fête, The School, pour commencer, le maxi s'appelle Let It Sleep, All I Wanna Do. Sept Gallois, on vous le disait, une belle voix féminine. Et puis à l'instant, s e Portugais t p qui ont monté un groupe en 99 qui s'appelle Reagan. Extrait de, de leur album Shangri. Là, voilà, mélange de, de rock, de blues et de ska. Et encore un petit peu de Charlie Winston hein, derrière. Hein. Une petite ambiance western, un petit peu. C'est vrai, c'est vrai. Hein,、oui. même, ça doit être à la mode en ce m o m e n ce Moment, voilà.、Euh, on revient vite fait sur le concert de mardi dernier. C'était du côté évidemment de, de Riorge, un mardi du Grand Marais, avec、euh, un dandy parisien. C'était pas un gogo d a n c e r lui, c'était un dandy. Un dandy parisien.、Ouais. Ah, si, si, le communiqué、dandy. de presse disait dandy. Carrément. Hein, et il e s t f i e r Alistair, donc,、euh, qui était du côté de, de Riorge. Comment ça s'est passé Moi, j'étais pas présent. Bah C'était bien,、euh, oui, c'était bien. Était, il, était, il avait une présence sur scène qu'on voit qu'il、bon, fait beaucoup de tournées quand même.、Hein. Et l'équipe technique aussi, on a vu qu'ils savent bien faire le Est travail. Est-ce que ça a plu au public Oui, ça a plu au public. Oui, oui, oui. Ouais, oui, combien, oui. De, combien de personnes à peu près du côté de, de Riorge Je、ah、e sais pas. 200, 200 personnes, Ouais c'est ce qu'on m'a dit.、Ouais, ouais, ouais, ouais. ouais, concurrencé par Lyon-Barça en même temps.、Hein. Par eux Par Lyon-Barça, concurrencé. Ouais, et puis Francis, ouais, ouais. il y a、ouais. Francis Cabrel aussi hein, du côté du Scarabé. Et Francis donc, ouais. Cabrel. Ouais. Euh, meilleur euh, vendeur de, de disques en France, attention. C'est vrai. Donc,、euh, ouais. Et 3300 personnes hein, du côté du Scarabé. e Donc v o i la à Donc soirée était chargée quand même.、Ouais. Il y a eu du choix.、Euh, un set assez court, on m'a dit aussi. Assez court Bien cru... suffisant, moi、ouais. j'ai trouvé. Ouais, combien de <rire> <combien rire> personnes à peu près、euh, Combien de, de temps, je veux dire Ah, bah, ouais, une bonne heure. u n e grosse heure,、ouais. ouais, je pense. Quand tu dis bien suffisant, quoi, ça, ça suffisait ou, je veux dire, ou... Non, mais ça suffit. Après, enfin, je sais pas,、euh, c'est、euh, pour faire un concert de deux heures et de s'embêter pendant une heure, ça sert à rien aussi, non Non,、euh, ce qu'il faut, c'est que ça tienne, i ça a bien tenu.、Ouais. Donc, il bien. a donné l'album. Il, il a donné l'album, d'accord. o u i c'est vrai que c'était très proche de l'album. Très, très proche. Et aussi, bah, il avait des musiciens avec lui.、Euh, on voyait que c'était un artiste solo avec ses musiciens, mais bon, il tenait bien la route. Musicien, et puis、euh, il a fait un petit bon, des moment s de participation avec le public qui ont bien, marché. Bien. Ouais, ouais, ouais. Qu ont bien marché.、Donc. Pas mal de petites touches、euh, humoristiques aussi, on m'a dit. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. il arrivait de bien t c h a c h e r le public. Et,、euh, non, c'était un pro, il a fait son travail. Non, et même dans les chansons, le, le français est bien rythmé, je trouve. Justement,、euh, ça fait、euh, français, il passe bien dans le rock,、euh, là comme il le chante, c'est vrai.、Voilà. D'accord. Il y a une petite phrase que j'ai bien aimée c'était antisocial, tu perds tes cheveux. J'ai trouvé ça trop classe.、Euh, on parlait de, de musique française, beaucoup de s u références le c o m m u u n i q de presse encore une o Beaucoup i s de r f é à Gainsbourg, un petit univers qui revient de temps en temps Ah, bah oui, non mais c'est sûr qu'il、euh, y a le phrasé Gainsbourg,、euh, mais bon, qui、euh, c'est qui、euh, qu l'a pas aujourd'hui、voilà, C'est trop vrai comme e s t c dire、euh, en pop,、euh, je suis influencé par radio, h e a d c'est la même chose, c'est presque trop commun. D'accord. Est-ce qu'on a eu le droit à quelques exclus sur、euh, le prochain album d'Alistair ou pas On a、mm -hmm. eu deux chansons inédites, mais je sais pas si elles seront sur le prochain album ou c'est des exclus du premier en fait. d'accord. Oui, a s il a parlé comme s'il si i avait parlé du droit de les mettre sur l'album en fait. Voilà, ouais. Parce que bon les paroles étaient un peu. Un peu, peu oula-olla, quoi. Bah, faire l'amour.、Ah, il a dit faire l'amour, d'accord.、Ouais, ah, C'est chez Universal ça ça aussi, hein, attention. Oui,、ouais, mais Anaïs chante Premier amour, fait pas mal de références à faire l'amour aussi. Et ça passe... vrai. Oui, mais c'était en、vrai. anglais.、Ah, non, non, non.、Premier、non, Alistair.、Amour. Ah oui, Alistair. Alistair d'accord Sa chanson était en anglais. Donc,、euh, peut-être j'étais le seul dans la salle de comprendre les paroles. Donc,、bon. que, je ne sais pas si les auditeurs, ils voyaient bien, ils s'imaginent bien le concert comme on le raconte, mais、euh, <rire> tant, pis pour Alistair, tant pis pour Universal. Tu vois. Non, mais bon, il n'y a pas de cas de p a s i o n ce soir, mais ce n'est pas la fin du monde non plus. Non, Alors, non,、euh, non. Le principal, c'est d'aller voir quand même les artistes en direct à Riorge. D'ailleurs, il y aura pas mal de concerts hein, qui vont suivre, puisque ça sera Afrobeat, le prochain concert, ça sera le, le 10、euh, de New York. Et puis après, on aura Stocking the Sound et Zaz ou Golden Zip, puisqu'ils se font appeler comme ça maintenant. Sarah Moi, je trouvais que peut-être Alistair était un petit peu trop commercial et peut-être un petit peu trop propre. Ouais, trop lisse. Ouais,、voilà. Pour, juste, pour le Grand Marais.、Ça. Pour le Grand Marais, voilà. Ouais, parce qu'à partir de là, on a. De découvrir de des choses qu'on ne qu connaît pas ou qu'on n'a pas trop h a b i t u d e de voir. Mais à l'Esther, je trouvais ça un petit peu trop propre, peut-être. Eh、bah, très bien. Bah, en、mm -hmm. tout cas, on y retourne Donc le 10 mars prochain, hein, puisque ça sera, je vous le disais, une session Afrobeat avec euh, Coco、euh, Cocolo. Voilà Ça va ou, être、euh, ou, plutôt、cool. euh, festif. Bon, allez, je vais te, tu me regardes comme ça. Là, malheureusement, Monaco qui vient d'égaliser. 2-2. De、oh, euh, je v o s ai dit, il、euh, faut se mettre. Match, match terminé. 2-2. De、voilà, pour Saint-Etienne, qui bah, du coup va rester 18ème, c'est ça, avant-dernier、voilà. Bon, a h v i l à b o allez, on la ferme alors. Bah, là, on, on va, va gagner la Coupe du f、enfin, o n b、bon, a h ça va. Allez, on passe du bon rock.、Oui ouais. ou non ouais. On est là pour la musique. On est là pour la feuille. Ah, et bah e n c、voilà. o r t du côté des Etats-Unis avec un truc vous allez voir c'est vachement bien, ça s'appelle The Muslims. sur Un、album hein, qui est sorti en septembre dernier, qu'on avait un petit peu zappé, puis qu'on a réécouté ce week-end, et ça méritait largement une diffusion. Mono Surround, donc、euh, duo berlinois, l'album s'appelle Hello World Croisement. Il、euh, y a pas mal de, de, de titres hein, sur cet album qui se croisent entre la pop, le rock, l'électro et le jazz. À noter qu'ils se sont fait un petit peu plus connaître hein, depuis、euh, septembre, puisque、euh, leur musique, enfin un des morceaux de l'album, a été repris sur une pub Perrier. Voilà, donc ça leur Va mieux te faire、euh, ouais, davantage connaître. C'est disponible chez Citizen Rock、euh, Records. ouais r Record, e Citizen o pardon r d s c Rock, c'est pas bien <rire> loin de chez nous. T'as bien loin.、Oh、là là, soif, putain. J'ai soif. o、ouais. ouais. Une a petite bière serait bien parce que là, je tourne à quoi Je tourne à la San Pellegrino et c'est moins bien quand même. Ah bah nous, c'est l'eau de robinet. o u a i s a l o r s bon ouais, ouais Je suis le chef. voilà Sinon, le petit truc de, de rock de San Diego juste avant, de Muslims.、Euh, ils ont sorti un CD d i s n e s Ouais, c'était fin d'année dernière. D'ailleurs, un CD qui va être collector, puisqu'ils ont changé de, de nom.、Mm -hmm. euh, tout ça parce qu'il y a un succès qui est, qui est grandissant et on leur a fait comprendre qu'il y avait une petite polémique qui était en train de, de tourner. Apparemment, il ne faut pas s'appeler、euh, The Muslims.、Voilà. C'est super grave.、Euh, c'est super grave. i、ouais, ouais, l uni, Bah oui, c'est ce que je disais. Il、euh, y a un groupe qui a bien cartonné qui s'appelle The Christians. i、mm -hmm. ouais, mais ils sont chrétiens, c'est moins grave. Eh ben ouais, ouais. Sinon, le Silver Jews, c'est quand même pas mal ça. Les Juifs illuminés, quand même. Ça n'a jamais choqué Que ce soit, mais bon, en tout cas, les excellents muslims qui viennent donc de se rebaptiser, et retenez bien ce nom, puisqu'on va en entendre parler un petit peu plus tard dans l'année The Soft Pack. Voilà,、mm. euh, 10 titres qui étaient sortis un petit peu tranquillement. Bah ouais, ça le fait moins, hein, The Soft Pack. C'est、ouais. pas terrible, c'est normal. The Muslims, moi je trouvais que c'était un bon nom rock, franchement. En tout cas, le rock,、euh, il... leur rock,、euh, ils claquent carrément.、Hein. Ouais, et ben on devra en retrouver sur、euh, un premier album qui est prévu pour、euh, fin 2009. Il va falloir、euh, attendre. En tout、cool. cas, il faudra compter sur eux. Une des bonnes surprises de l'année 2009. À mon avis, voilà.、Mmh. On laisse tomber les États-Unis, on laisse tomber Berlin et on perd du côté de l'Australie. Ah!、Oh. d e x i è m e album pour le groupe australien The Drones, un album intitulé Avila. Il vient juste de, de paraître hein, sur un label anglais qui s'appelle ATP.、Euh, quelques petites anecdotes, Sarah, concernant cet album, un album、ouais. enregistré au milieu de, de nulle part. Bah oui, moi je trouve que ça c'est une super bonne idée.、Hein. Ils ont trouvé une maison qui était au milieu de la forêt australienne. Pour Installer、euh, tout le matos et puis enregistrer avec, dans les deux semaines. Ouais, ils ont une super, particularité, hein, ce groupe aime bien voyager, puisque la dernière fois ils、euh, s'étaient carrément installés sur une île déserte où ils avaient dû emmener tout le matos et tout. Ils aiment bien bouger ces Australiens. Ouais, mais en même, en même temps, si tu peux te payer un super bon vacances de, de quatre semaines, quelque part très gentil, pourquoi pas ouais, Deux、en、semaines donc, temps,、euh, un album semaines, enregistré semaines, vite fait, bien fait comme ça, d e Drones、euh, a Villa, donc c'est le nom de la vallée hein, où ça a été enregistré en Australie. Sarah, toi qui es très religieuse, c'est aussi une référence, suis... Bible, hein, voilà, une référence à la Bible, c'est ça? Voilà, c'est une référence aux b i b l e parce que Havila, peut-être tu ne le connais pas, mais c'est une terre qui est située très près du jardin d'Eden. Oh, alléluia, Sarah!、Voilà. La culture, mais, non mais, mais、eh, ce, ce soir, plus en plus mais, moi, moi je, je ramène trouve, la, la classe dans cette、rock. émission. Ce,、ah, ce soir, e on est la en、classe. feu, Sarah,、ah, non, il faut la... le dire. Ouais, mais attends, j'ai deux mecs, il faut que je fasse le balance. Bah écoute, nous on aime bien tout ce qui est l a r s e n e t tout. Après,、ouais. moi si tu me parles du Jardin d'Eden, pour moi c'est ça, l'arsène. x a c t e m e n t Ça rime d'ailleurs. Exactement. Hein, euh, bon. Euh, Allez,、oui. en tout cas, cet album confirme、euh, encore une fois que le rock australien à la pêche en ce moment avec The Drones. Donc l'album s'appelle Avila et on vous le rappelle, c'est disponible sur le label ATP. En parlant de trucs qui. de l a r s e n e et de, de bons sons qui. Qui Bouge bien, on aurait une interview des Black Diamond e v i s qu'on a vu. C'était pas samedi dernier, c'était l'autre d'avant.、Mmh. Du côté de la coopérative de mai,、euh, c'était、euh, gras,、ouais, rock, punk, blues,、ouais. un petit peu de tout ça. Vous en saurez plus dans quelques minutes. Juste le temps d'écouter un titre d'un groupe. On a reçu une démo hein, la semaine dernière.、Euh, Sarah, t'as pas trop aimé, toi C'était un petit peu,、euh, ouais. Enfin bon, Stranger Son of WB, <rire> non, mais le genre de truc,、euh, voilà, qui, qui, qui te plaît pas forcément, mais nous, qu'on aime bien avec six m i s a i s i g o On ne sait pas grand chose sur ce groupe de Manchester, c'est leur premier album. Il s'appelle donc Stranger Son of WB.、Euh, L'album s'appelle Einstein's Getaway et ils ont un premier single qui s'appelle Engine. Enregistré avec de petits moyens, ça s'écoute quand même, mais de très bonnes、euh, idées hein, sur cet、euh, premier album de Stranger Son of W.B. L'album、euh, s'appelle Einstein's g e t a w a y Engine, hein, premier single, Sarah.、Euh, j a i bien aimé,、hein. Ouais, t'as bien aimé celui-là. Bah oui, c'est bien. D'accord, ça devait être le premier que t'avais pas aimé.、Bon. Très anglais, hein, très très anglais,、quoi. Ouais, quand même. Mais le, je, peux, je peux faire ça que d a n d e a c o n de tout à l'heure. Ah, ouais, oui, oui, c'est pas pareil, c'est pas、ouais. le même genre.、Euh, en tout cas, donc,、euh, je sais pas trop. Peut-être aller voir leur site MySpace pour aller、euh, commander tout ça. Je sais que c'est disponible depuis、euh, la semaine dernière. Tiens, on en profite pour vous donner l'adresse du blog de, de l'émission. http .com. Et p o comme et c o m chaque semaine, vous retrouverez tout le détail des disques qu'on joue au fur et à mesure des, des semaines, et avec aussi la possibilité de pouvoir écouter les émissions. Je crois que ça remonte jusqu'à l'été dernier, il me semble, en format MP3. v o Il à il vaut mieux avoir la DSL hein, quand même.、Mais、en ADSL, ça prend à peu près un quart d'heure, 20 minutes pour、ah, télécharger l'émission, donc c'est plutôt rapide.、Voilà. On fait un retour sur un groupe, un duo même américain qui vient du sud des États-Unis qui s'appelle Black Diamond Heavies.、Euh, ils ont joué dans la région il n'y a pas si longtemps que ça. Ils ont joué le mercredi 18 février. Ils étaient à l'Assommoir à Saint-Etienne. Nous, Sylvain, on les a captés le samedi 21. C'était dans le cadre du Festival des. Nuit de l'alligator, c'était du côté de la coopérative de mai, enfin、ah, le, club, hein, ouais. le club, hein, la petite salle de la coopérative de mai. Deux autres groupes qui étaient présents, on a raté les premiers, War、euh, Drugs, ouais. qu on Drugs, le temps qu'on rentre et qu'on essaye de, de caler une interview. Un petit peu dommage, ça avait l'air d'être plutôt、ça、intéressant. Sympa,、ouais. euh, groupe euh, américain War on Drugs, par contre, donc Black Diamond h e a v i s on écoute une interview、euh, quasi tout de suite. Et puis、euh, la soirée qui se terminait avec les Jim Jones Review des Londoniens,、euh, plutôt sympathique aussi. Ouais, très très bien, très rock. Ouais, très rock. En tout cas,、euh, on va retrouver une, donc, une interview avec John et Van du、euh, duo Black Diamond Heavies. On vous rappelle qu'il y a un deuxième album qui s'appelle A Touch of Someone Else's Class. C'est disponible chez Different en France. Et、euh, que peut-on dire du. du... Bon, c'est bien éclaté. C'était un très bon concert. Franchement, il y avait des sons、euh, qu'on n'a pas l'habitude d'écouter en vrai comme ça.、Quoi. Bon, on en sait un petit peu plus et vous allez en savoir、euh, un petit peu plus sur ce groupe Black Diamond Heavies、ouais. tout de suite dans Label l e Rock. 私はジョン・ウェスリーです。私のフィンド・ローズのブラック・ダイマン・ヘビーです。私のフィンド・テクスです。私のフィンド・テクスです。私のフィンド・ローズ・ケンタッキーです。私のフィンド・ローズのフィンド・ローズのフィンド・ローズのフィンド・ローズのフィンド・ローズのフィンド・ローズのフィンド・ローズのフィンド・ローズのフィンドゥ・ローズのフンー sc theres ie 2002.、Yeah. 全ては全ての collaboration で s I like that pretty well because it's pumpkin. n and... k、uh, uh, oui, you know, I u n for a t t t u d e also the it's think it's pretty yes, blues blues the soul so soul soul good dope to punk, punk, Call and and a I city, I use a f e n d exclusively <hear> exclusive Rhodes。 Bah, ma voix est escalée. Avec l'énergie, quand on est sur scène,、euh, et puis je fume beaucoup, j'ai pas mal bu par le passé. Avant, je voulais chanter comme、euh, All in Wolf, et c'est peut-être une de mes influences. Influence,、yeah. last... bah, je crois qu qu'au cours de ces deux ou trois dernières années, on a passé en moyenne 250 jours par an sur la route. Oui, très stade. 俺たちは3回目の3回目の3回目 Donc, notre deuxième album, on l'a fait、euh, il y a environ un an.、Euh, on a fait une pause, puis on a fait un séjour chez Dan Auerbach du groupe、euh, The Black Keys.、Euh, lui aussi faisait une pause. Du coup,、euh, on a fait ce disque en trois jours et après, il est reparti, nous aussi. C'était du vite fait bien fait, mais on était contents du résultat. Sur ce disque, on voulait rendre quelques hommages et jouer、euh, des chansons. é c r i t e par d'autres artistes, c'était vraiment une belle expérience. Une e、yeah, l l e x p é r i e n c e oui. Dan's u g r a n g a r Ouais, trois jours, mec. Vite fait, bien fait. Done en trois jours, o u Pretty in and out, man. Hello, this is John Wesley. Hey, this is Van Winkle from Black Diamond Heavies. And you're listening to Label Rock. Bah, en 2009, on a récupéré pas mal de prises de concert, donc、euh, on va sortir un maxi live、euh, au printemps, puis on va repartir en studio cet été pour enregistrer un nouvel album, et là, à part ça, bah, on va continuer à tourner. Je s a o n vient en Europe、euh, au moins une fois, peut-être deux. Notre groupe, c'est vraiment pour le live. Et e n r e g i s t r a n t en live, c'est vraiment la façon dont on aime enregistrer nos disques. Capture that energy. En essayant de capturer cette énergie, et ça, ça prend pas vraiment beaucoup de temps. Just and man. Et c'est ça le rock. Vous é c o u t e n n i g to l a b o r Rock. Les sounds de today, la musique de tomorrow. s i n e r m a n des Black Diamond Heavies, qu'on remercie,、hein. John et Van Campbell, donc, pour cette petite interview faite du côté de, bah, de la coopérative de mai. C'était il y a 15 jours de ça. Je vous rappelle que l'album s'appelle A Touch of Someone Else's Class. Honneur dans la belle rock avec、euh, Them pour commencer, baby. Please don't go euh, standard euh, classique maintenant de, du rock. hein Qui a été enregistrée la, la première fois en 1935 par un bluesman qui s'appelait Big Joe Williams. Après, elle a été chantée par、euh, pff, bon nombre de personnes. Hein, des bluesmen comme Muddy Waters s'y sont collés.、Euh, John Lee Hooker, en tout cas, une des versions les plus connues, c'est celle du groupe、euh, Them, hein, de Van Morrison. Enregistrée en 1964. Sarah, tu me demandais pourquoi Non, tout simplement ouais, parce que le, le morceau qu'on a passé me faisait penser un petit peu à ça. Puis j'avais tout simplement écouté,、euh, envie d'écouter Them, un petit classique c l a s s i q u e comme ça. ça Ça fait du bien. Ouais, ça fait ça du Et、ouais. puis on a revu Cellore et Lula il n'y a pas si longtemps que ça、ah, sur Arte aussi. Et c'est、voilà. vrai que c'est une chanson qui revient assez souvent dans, dans le film. Et、euh, je me suis dit, tiens, il faut que je le colle、euh, bientôt dans, dans la Belle Rock. Là, voilà, c'est <rire> fait.、Euh, collé. Mais elle a été jouée par plein de, de, de, de gens, hein, même a s DCR, O. Smith, plus récent.、Euh, les Doors l'ont refait cette chanson. Bob Dylan, Nancy Sinatra, John Lennon, Jerry Garcia du Grateful Dead. Bref, beaucoup, un beaucoup de. Quoi. Ouais, un classique, tout à fait. Et puis à l'instant, puisqu'on a fait pas mal de, de voyages. On est parti en Espagne, on est parti、euh, là, on partait du côté du, du Brésil avec、mm -hmm. un trio.、Euh, J'ai reçu pas mal d'albums de.、Euh, ils ont écouté Label Rock sur le net et ils nous ont envoyé ça. C'est、cool. euh, bien, ouais, un trio de, de rock qui vient du Brésil donc qui s'appelle Auto、euh, Ramas. Quatre albums de sortie. Celui-ci c'est le dernier, il s'appelle、euh, Rock. Je sais pas trop si c'est distribué encore ou pas. En tout cas, vous pouvez choper ça sur、euh, l'internet, y a pas de souci. Et un nouvel album, ils nous ont écrit un email, nouvel album prévu pour、euh, 2009. Voilà, Sarah.、Euh, Sarah Breaks. Breaks. Breaks. On retourne、euh, du côté de l'Angleterre, évidemment. Bah oui, c'est、euh, anglais et on va voir avec le son, c'est que l'anglais.、Euh, ils sont. C'est très anglais. Très, très, très, très, très, trop, presque. Non, non, c'est jamais trop anglais. Non. <rire> ah non, au niveau de la pop, quand même.、Euh, non, mais attends. Il、si、y a depuis, voilà,、euh, voilà. un savoir-faire qui existe. S'il y a un pays qu'il faut retenir, c'est celui-là, quand même. Je、ah, dis pas、oui. ça parce que t'es là, s、euh, a ça... a h bah j'espère que non. Non. non. Ah, t'aurais dû écouter ce qu'on a dit quand t'es parti pisser. Ouais, c'est vrai. Que... <rire> <rire>、euh, non, allez, on revient Breaks, donc nouvelle signature. p o u r l u l a b e l Fat Cat. Voilà, ils ont, ils ont signé ça. C'est le troisième album de groupe, en fait. Et il s'était enregistré à CHEM 19 Studios. Et c'était mixé par Paul Savage, qu'on connaît avec.、Euh Ouais, mais en ce moment il tourne grave hein, puisque tourne, ça a été enregistré aussi、euh, l'album de Franz Ferdinand là-bas.、Euh, la semaine dernière, on a écouté un album qu'on aime beaucoup qui s'appelle Phantom Band, pareil enregistré par Paul Savage.、Euh, lui il connaît pas la crise. Non.、Euh, breaks donc, l'album s'appelle Touch Touchdown.、Down. Il y a un premier single qui va sortir qui s'appelle Hey! Hey! Hey! hey, hey. hey. Was a sinking but it wasn't yet so Pop énergique de Breaks, hey hey, tiré de l'album Touchdown, hey hey, c'est aussi le nom du premier single hein, qui va sortir très prochainement. C'est sur le label Fat Cat Records qui avait l'habitude d'être distribué par p i a s e Je pense qu'il n'y a pas eu de changement en tout cas. Troisième album studio pour les Anglais de Brighton et franchement, tout l'album est comme ça et c'est vachement super, super bien produit.、Lourd. Voilà, c'est du lourd, ouais. Et puis à l'instant, nouveau projet chez DC Recording, c'est assez bizarre, c'est un projet. Un petit peu parallèle qui s'appelle i g a m o s Ogamos. Pas vraiment le son dont on a l'habitude d'écouter du côté de DC Recordings, plus pop, on va dire, moins électro. En、mm. tout cas, c'est assez sympathique. Something's Got a Hold on Me. Il、euh, y a un single qui est sorti le 23 février dernier et le premier album donc, de i g a m o s Ogamos va sortir fin mars. On avait promis de faire quand même un petit retour sur les victoires de la musique, même si ça concerne peu la Bell Rock. C'est vrai qu'on a eu, mis à part Bachung,、euh, c'est vrai que l e s Il、ah、y avait Beaucoup d'artistes Virgin Radio, quand même.、Euh, beaucoup d'artistes、ouais, Virgin Radio, c'est vrai que le programmateur à Paris sera content demain et je pense qu'on va avoir plein de bandes annonces qui vont tourner à la radio.、Ah, ça, ça va bien se passer.、Euh, victoire de la musique, déjà, première question qu'est-ce que vous avez pensé de, de la cérémonie par elle-même Et ben, ouais, elle était bien bien rythmée,、euh, ça faisait pas trop chiant. C'est、ouais, vrai, vrai que ça peut être un petit peu pompeuse.、Ouais, de des fous <rire> souvent, ça arrive, et là c'est vrai que c'était bien.、Ouais. Bon, Nagui, en maître de cérémonie、euh, égal à lui-même, il fait bien, son, bah, job, il fait bien son job.、Ouais. Euh, on rappelle un petit peu les, les principales victoires. donc Alain Bachung, évidemment, qui a remporté trois victoires ah, de ah, la musique、rachet. en 2009. Il、euh, y a、hein. eu l'album de l'année pour、euh, Bleu Pétrole, artiste-interprète masculin et aussi meilleur spectacle. et je crois Il est devenu l'artiste le plus primé de l'histoire de la cérémonie avec un total de 10 victoires. Il est suivi par Alain Souchon, il me semble. J'ai écouté ça hier. En tout cas, Alain Bachoun qui nous a paru, il faut bien l'avouer, malade, fatigué. Assez amaigri, c'est plutôt inquiétant. Je ne voulais pas que ça tourne non plus au genre c'est la dernière fois qu'on va peut-être te voir. Il y a v a i t un peu cette a é Il y avait un petit côté sombre, un petit peu malsain quand même là-dedans. C'est vrai, il y avait un peu de voyeurisme. Bon, m a il s i se montre aussi, donc、euh, voilà, c'est difficile de, de tailler ceux qui regardent puisque c'est lui qui va aussi.、Quoi. Et Alain b a c h u n g qui reste évidemment très、euh, positif, on va dire, et très optimiste pour l'année puisqu'il a souhaité à tout le monde et lui、euh, inclut aussi une année respl resplendissante, je crois que c'est le terme、ouais. qu'il a utilisé. Voilà, donc Alain b a c h u n grand g bonhomme.、Euh, on retiendra aussi deux victoires pour、euh, Julien Doré, dont l'album Révélation de, de l'année, e r z a t z une prestation、ouais. assez. Correct, assez, voilà, un petit cri de guerre à、Faut、la aimer, fin, quand、ouais. même, pour nous rappeler qu'il avait l'habitude de bien délirer dans la nouvelle star, mais bon, c'était bien fait, quoi, quand même.、Hein. Ouais, voilà, c'est gentil, ça m、voilà. a n g e pas de pain. Bon, en tout cas, c'est plutôt <rire> le, le futur, Sarah. T'aimes bien, Julien Doré, toi, t'aimes bien. c e bien le personnage.、Ouais. Bah, moi je dois dire, je l'ai bien aimé en Nouvelle Star. Moi j'aime bien que... sa coupe de cheveux. Il n'y、ouais, a plus、voilà. la barrette. C'est dommage. C'est parti à l'arrière. Il a été élu、euh, l'artiste le plus sexy français. Non, non, non, non. Si, non. si, si, si, si, si, si Julien Dorey.、Voilà. Les jambes ne vont pas avec le haut en fait. T'as le... pas remarqué ça De quoi <rire> Ses jambes vont pas avec le haut. <rire> C'est vrai, i l a des petites jambes comparées du, du corps en haut. Hein. Ça voilà, va. Hein, voilà ça, oui,、ouais. ça, ça va pas très bien. T'as remarqué、euh... ça, toi D'accord, Sarah. <rire>、okay. Je suis Autre... une femme, je regarde d e s hommes autrement que vous. Autre artiste pour le futur, Thomas d u t r o n qui a remporté la victoire de la chanson originale de l'année comme un manouche s a n t e guitare.、Voilà. Oui. Euh, voté par le public. Super belle prestation. Très hein, bonne prestation.、Ah ouais. un vrai jazzman, rien à dire. Artiste interprète féminine de l'année, Camille, là aussi, pas grand chose à dire. Normal.、Euh, moi, j'avais mis un petit peu d'argent quand même sur Anaïs.、Ouais, c'est vrai, vrai. Non,、euh, Camille, je pense que s'il n'y avait pas eu b a c h m o n m je pense qu'elle aurait dû avoir le prix du meilleur spectacle. Parce que c'est quand même, à mon avis, c'est une de celles qui a eu le meilleur spectacle cette année, je pense. Ouais, et puis au niveau de l'originalité, il n'y a rien à dire, Camille.、Euh, je reviens sur Anaïs, une des meilleures prestations, à mon avis. Euh, on euh... a failli vivre un grand moment <rire> classique des victoires de la musique que,、ouais. avec、euh, mmh. la venue du, du cheval qui a failli se gauver. f r a Tout simplement se vautrer. Je, je sais pas si ça、euh, va,、ah、toi. Toi, toi tu penses pense qu'elle que... l'a écouté au niveau de. de... Moi, je bah, pas, moi. moi, je pense pas. Moi, je pense pas. Moi, attends, mais juste les vibrations sur la scène. e C'est a 3 km la scène.、Euh, ouais, mais je, un cheval, c'est lourd. Ouais, non, avec ses pattes et tout avec ça. Avec les retours à l'avant, pas、ouais, évidents. Je pense qu'elle、ouais, ouais, l'a senti.、Euh... Moi, je crois qu'elle l'a senti, mais elle était pro, elle n'a pas bougé, elle a continué quand même.、Bon. En tout cas, belle performance d'Anaïs qui a fait peut-être une a n g i n e version, justement un petit peu cowboy là、mais、aussi. Ouais, cow、ouais. Et puis、euh, le nouveau single, hein, Premier amour.、Voilà. On revient à l'album pop rock de l'année, L'homme du monde, Arthur H. Tu t'adhères moyennement Non, je sais, ouais, je sais pas, j'en ai pas beaucoup parlé, entendu parler cette année, cet album en fait. Moi、je、non plus,、pas. moi non plus, je、Donc、suis、euh... resté à l'époque d'Arthur H, c'était il y a deux ans qu'on、voilà. était venu、euh, du côté du théâtre. Par contre, sur scène ça marchait pas trop mal.、Ouais. Ouais, Dancing with Madonna,、ouais. c'est le single qu'il a fait,、euh, pareil aussi, bien, bien au niveau du, du live, hein, ça, se, ça se passe bien.、Euh, petite déception du côté des, des bébés brunes quand même, alors là, du, du classique de chez classique.、Hein. Ouais, c'est des jeunes, c'est、voilà. des bébés! Euh, album pop、euh, rock de l'année, pour.、Euh... Non, c'était quoi ç a g r e révélation scène Révélation scène,、ouais. s、ouais, C'est、ouais, ça que j'ai trouvé、Brune. curieux. Je sais plus.、Euh... Ouais, il y en avait d'autres qui méritaient mieux que Bébé Brune, à mon avis. Mais bon. Voilà, Euh, musique urbaine de l'année est revenue à l'album d'Abdal Malik. Hein, ça, c'est pas vraiment une surprise. D'ailleurs,、euh, Abdal Malik, vous retrouverez la semaine prochaine, le 7 mars, du côté de la coopérative de mai, pendant qu'on y est dans les, dans les concerts.、Euh, album révélation de l'année, on vous l'a dit, c'est l'album de Julien Doré.、L、album de musique du monde, Rokia Traoré. Là aussi, belle, pe belle performance quand même.、Ah, elle magnifique voix Elle est magnifique, cette fille.、Hein. Franchement, et puis、euh, elle a donné un. une bonne petite、uh, performance. é t a i t très sympa. Ouais, très bien,、ouais. Et puis on termine par、euh, le meilleur. Hein, évidemment, Mon préféré.、Euh, voilà, <rire> Martin Solveig, donc、euh, album de musique électronique. On aurait pu、euh, les conseiller un petit peu, mais bon, ils ont choisi Martin Solveig. Bah, franchement, vu les nominés,、euh, c'était peut-être le plus électronique des, des quatre. Je n'ai pas, pas bien compris cette rubrique en fait.、Ouais. Bon, bah c'est pas grave. pourtant y a,、ouais. Dieu sait qu'il y a de la, bonne chose, de la bonne musique électronique qui se fait en France pourtant. Ah, bah tout à fait.、Ah、tout pff tout pff à fait. Mais non, ouais, on n'a pas, pas eu le droit comme au Grammy, on n'a pas eu le droit au Daftpunk. Non, quand même, franchement, au moins quand même. On aurait pu se taper, je sais pas, Bob Sinclair, mais non, on a eu Martin s o u l v a i e Il y avait Laurent Wolf aussi de nominé, c'est pas beaucoup mieux. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Allez.、Euh... Ah, gros public, gros public.、Euh, Victoire de la musique, en tout cas, voilà, c'était hier soir.、Euh, et bien, bien vu pour、euh, Bachou, quand même, ça fait plaisir.、Voilà. Euh, Sarah, tiens,、oui. allez, la Diane, tu aimes bien, on a attendu l'album. On a eu beaucoup de, de retard sur、euh, l'envoi de, de l'album, en tout cas, on l'a reçu. Nouvel album qui s'appelle To Be Still, yes, yes,、euh, yes. disponible depuis le 17 février chez Fargo. à noter qu'une version collector existe aussi, avec un démarrage. Des bonus, un concert intégral d'Aléla Diane qui a été enregistré en novembre dernier, c'était lors du festival des Inrecultives, ça se passait、euh, à l'Olympia. Et enfin, une bonne nouvelle, puisque notez qu'Aléla sera de retour en France au printemps avec quelques dates, dont une à ne pas rater, ça sera le vendredi 3 avril au Rail Théâtre de Lyon. Un album magnifique, un To Be Still, un exprès tout de suite dans la belle rock, ça s'appelle t Aléla t it nice. l e Diane. Bound for to carry home. Fond of the flattest f i e l d but you know there are bones buried deep down below. t a t t e d in lace, frail figure graced, that has since been torn and stained. A Figure, r a l f i graced that has since been torn and stained and put, and put so far away, oh, oh so far away. série Dans la Belle Rock, allez là, Diane. On vous rappelle, l'album s'appelle To Be Still Disponible. On vous rappelle aussi d'acheter vos billets, hein, tout simplement.、Euh, pour son concert, un seul concert hein, du, dans la région, ça sera du côté de Lyon au Rai Théâtre et ça sera le vendredi 3 avril. Et puis,、euh, à l'instant,、euh, belle voix signée de Low Anthem avec、euh, un single qui s'appelle Charlie Darwin, deuxième album. Oh my god, Charlie Darwin qui va sortir ce, ce mois-ci.、Euh, je lisais une. Critique sur le net qui disait que ce, ce, ce trio américain pourrait bien être la surprise de 2009、mmh. avec un succès similaire au Fleet Foxes l'année dernière, pourquoi pas? C'est vrai qu'il y, y, y a une ressemblance. Ouais. Ouais, en tout cas, l'album Charlie Darwin, donc hommage au 200e anniversaire du fameux hein, Charles Darwin, qui est、euh, un naturaliste、euh, anglais. Voilà, ouais, on descend du singe chez lui.、Euh, voilà, ça sort donc ce mois-ci, un trio、ah, américain. J'ai toujours de singes dans mon studio. C'est vrai, Sarah. <rire> <rire> Oh、là là. Il fallait poser s o n t une... où? À côté de moi. Non, <rire> je ne vois pas.、Euh, on va terminer、euh, cette émission avec.、Euh, bah, tiens, on va rester du côté de, de l'acoustique avec un groupe suisse. Alors, en général, quand on parle d'acoustique et de Young Gods, ça ne va bah, pas trop bah, bien non, pas ensemble. Trop ensemble.、Euh, si ce n'est qu'ils ont fait une tournée qui a bien marché. Du coup, ils ont sorti un album en gros qui s'appelle The Knock on the Wood, The Acoustic Sessions. Et ils seront du côté du fil à Saint-Etienne ce jeudi 5 mars. Et oui, vous ne rêvez pas. Les Young Gods,、euh, le trio depuis. Trio suisse hein, qui, depuis 20 ans, continue d'expérimenter sera sage ce soir-là du côté de, de la grande scène du fil, puisqu'ils joueront donc en acoustique à ne pas manquer. Franchement, c'est super, super bien. bien et bien. puis, on terminera avec un classique j e s u s and Mary Chain Just Like Honey, tout simplement pour vous parler de cette compilation qui s'appelle Sci-Fi Lo-Fi Free 3 qui s'occupe du, du, du mouvement musical shoegazing.、Voilà. Euh, ça sort chez Soma Records. On se retrouve la semaine prochaine entre 18h. 20h comme d'habitude. o n parlera de Cocolo puisque ça sera le prochain concert d e mardi du Grand Marais. Sylvain, merci de la visite. Merci. J'espère que tu t'es remis de, des victoires de la musique. Hein, ça va、aller. Très, très bien. Non,、bon. c'était une soirée agréable. C'était très bon. Bien. Très bien. Sarah, merci aussi pour、euh, ta, bah, ta, ton humour ce soir, ta, ta bonne humeur comme d'habitude.、Oh, ouais, et le, la minute euh, japonaise euh, rock progressif, il、euh, y en a plus Non, pas cette semaine. <rire> non, non,、oh. On était p a r t i du s h a w u d o u d o u d o u d o u d o u d o u d o u d o u d o u d o u d o u d o u d o u d o u d o u d o u d o u d o u d o u d o u d o u d o u d l u d o u d o u d o u d o u d o u d o u d o u d o u d o u On n'est pas、ah、non plus sponsorisé、oui. par Airbus Records.、Hein. On <coughs> attend d'en avoir un peu d'autres du Jack Rock. e a c t On, on s'en occupe, on s'en occupe. Tu, auras, vous aurez des surprises, ne vous inquiétez pas. Allez,、ah ouais. The Young g o d s tout de suite, avec une chanson qui s'appelle Charlotte. On vous rappelle, ce, ce jeudi 5 mars, allez les applaudir du côté du fil à Saint-Etienne. Et après. Et après, après On aura Jason Marichain, voilà. Ciao tout le monde Thank you Salut bye Goodbye bye. l e ciel o u v r e la b o u c h e Et q u and ses m a i n s s é t e n d e n t q u a n d e l l e s y a t s down.